Bienvenue À votre édition de métal progressif, la brique et le fanal, la brique et le fanal. Alain Lefrère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 Dernière émission, la brique et le f i n a l pour moi, puisque dès la semaine prochaine, Michel Proux va reprendre sa place ce soir. Donc, pour la dernière fois, je vous ai concocté une émission très diversifiée. Au cours des 120 prochaines minutes, on va entendre, entre autres, e p k Moonsorrow, Dissection, Dimu Borgir, Vandenplas, Raven, Exodus, Soulfly et Cathedral. Donc, un excellent programme en perspective pour les amateurs de métal à tendance progressive et mélodique. Tout de suite, on va commencer l'émission en force avec un peu de heavy metal traditionnel, de power metal. Dans un moment, on va entendre les excellents Armored s a i n t et Raven, mais d'abord, on débute avec une formation allemande fantastique. Rage, The Beggar's Last Dime, un extrait tiré de leur extraordinaire nouvel album Strings to a Web qui est paru il y a quelques semaines. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des m é l o a n e s e n t des l a i seuls. Absolument la seule à diffuser du vrai métal à Trois-Rivières, c'est Faux 89.FM Trio de vétérans anglais Raven avec Breaking You Down, un extrait de leur dernier nouvel album Walk Through Life qui est paru il y a quelques mois et qui est très bon. Juste avant ça, on a entendu Armored s a i n t avec Never Satisfied, une reprise de Judas Priest qu'on retrouve sur leur album compilation n o d to the Old School, l'album compilation qui est paru en 2001 et qui renfermait des pièces、euh, rares ou、euh, des trucs,、euh, des trucs inédits. Au début du b l o c on a entendu un autre trio, celui-là allemand, Rage, avec The Beggar's Last Dime, s'est tiré de ce fantastique album qui est Strings to a Web, qui vient tout juste de paraître en Amérique du Nord. 19h18, vous êtes en compagnie d'Alain Lefebvre à l'émission La Brique et le Fanal, la seule émission de ces fous. entièrement consacré au métal mélodique, métal progressif et power metal. On va maintenant poursuivre avec encore un peu de, de métal t h r a s h、euh, dans un moment, on va entendre Exodus et Soulfly avec du nouveau matériel. Mais tout de suite, on écoute une formation relativement récente qui est originaire de la Grèce, qui vient tout juste de faire paraître son deuxième album sur Nuclear Blast. Suicidal Angels, à l'antenne de la Radiocampus, la seule station, absolument l e s e u l à diffuser du métal à Trois-Rivières. C'est faux! 89 FM!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 おせいふぅ .ca <音楽> fly avec Level Injection, une pièce tirée de leur nouvel album Omen, qui est paru il y a quelques semaines. Album que j'ai bien aimé, contrairement aux deux autres qu'on a entendus précédemment. C'est-à-dire celui d'Exodus. On a entendu l'extrait、euh, Burn Hollywood de Burn, une pièce dans laquelle le guitariste Gary Holt nous avoue qu'il n'aime pas les télé-réalités. L'album s'intitule Exhibit B, The Human Condition. Et au début du b l o c on a entendu une formation relativement récente.、Euh, formation g r e c e s u i c i d a Angels, assez poche comme nom, ça fait vraiment、euh, gothique, émo pour fillette.、Euh, mais euh, par contre, apparemment que le groupe est très bon en spectacle. Donc, ce qu'on a entendu, c'est Blood Thirsty et、euh, c'est、euh, la pièce qui ouvre leur deuxième album qui vient tout juste, tout juste de paraître, Sanctify the Darkness, que j'ai trouvé bien moyen. 19h34, vous êtes à l'émission La Brique et le Fanal, la seule émission de C'est Fou consacrée au métal mélodique, au métal progressif, ainsi qu'au power metal. C'est Alain Lefebvre qui vous accompagne en musique jusqu'à 21h. On va maintenant poursuivre avec un peu de métal progressif. Dans quelques minutes, on va entendre deux formations que j'aime vraiment beaucoup, c'est-à-dire Orphanland et Epica. Mais tout de suite, on poursuit avec une, une autre grande nouveauté, celle de Vanden Plass, Scar of an Angel. Sur les o n d e s de la Radio Campus, la seule station à faire tourner du Ré-Métal à Mauricie. C'est fou! 89.FM. And then I speak a shallow prayer. We are going.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 Des émissions spéciales à venir, télécharger des entrevues, des chroniques ou encore connaître les spectacles à surveiller. Sifu.ca o Pour e s p i r e z ta liste d'albums à acheter ou à mettre sur ta liste de cadeaux. Sifu.ca, o viens nous visiter. Vous voulez vraiment vous envoyer en l'air?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 En rediffusion tous les mardis de l'été de 14 à 19h. C'est fou avant tout le monde. C'est fou 89.、Points. L'an d e de EPK avec la version spectacle de Quaitis qu'on retrouve sur leur ex, leur album en spectacle t e Classical Conspiracy qui est paru à peu près à ce t e m p c i il y a un an. Et je vous rappelle que EPK seront de retour à Montréal au Club Soda le dimanche 21 novembre. Manquez pas ça, c'est vraiment très bon. EPK en spectacle. La dernière fois, c'était Sold Out au mois de janvier. Juste avant ça, on a entendu un autre très bon groupe,、euh, formation israélienne,、euh, Orphan Land, avec、euh, les, les pièces t h e Path. Part 1 2, c'est tiré de leur très très bon dernier album, The Never Ending Way of Our Warrior, qui est paru aussi au début de l'année. Et,、euh, je vous rappelle que Orphanland sera en spectacle à Montréal. Ils vont ouvrir pour、euh, Catatonia et Swallow the Sun le dimanche 12 septembre. Ils ne d e v r a i n t pas avoir de d i f f i c u l t é à voler la vedette à Swallow the Sun parce que, sérieusement, c'est un des groupes les plus plates, un des spectacles les plus ennuyants que j'ai vu depuis dix ans, celui de Swallow the Sun. Je pense que Orphan Land vont voler la vedette facilement. c a t a t o n i a non plus ils ne sont pas terribles en spectacle. Vous êtes à l'émission La Brique et le Venal, la seule émission de Sifu consacrée au métal mélodique, au métal progressif, ainsi qu'au power metal. Ça n'est l'affaire qui vous accompagne en musique comme ça jusqu'à 21 heures. On va poursuivre dans le métal progressif, un peu plus musclé. Dans quelques minutes, on va entendre une longue pièce de Moon Sorrow. Ouais, ils sont toutes longues, les pièces de Moon Sorrow, mais ils sont pas mal toutes excellentes. Mais tout de suite, on va poursuivre avec une formation norvégienne, très bonne formation norvégienne, b o c k Nagger. Sur les ondes de la Radio Campus, la seule station à faire tourner du vrai métal en Mauricie, c'est Faux 89 FM. Moonsorrow avec la longue pièce Priméa a qu'on retrouve sur ce véritable petit bijou qui est l'album Very Sakeet paru en 2005. Juste avant ça, on a entendu b o r k Nagger avec Havoc, la pièce qui ouvre leur très bon dernier album. Universal, un autre des très bons disques qui est paru depuis le début de l'année en 2010. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, ai-je besoin de le rappeler? Mais Iron Maiden et Dream Theater seront à Ottawa dans le c a d r e du、euh, Cisco Blues Fest le mardi 6 juillet. Le lendemain, le mercredi, ils seront au Centre Belle de Montréal et le vendredi, le 9, ils seront au Festival d'été de Québec sur les plaines d'Abraham. Ça, c'est, c'est assuré que ça va être l'événement métal de l'année à Québec. Le jeudi 15, ce sera au tour de Rush d'être sur les, les plaines d'Abraham. Et le dimanche 18,、euh, c'est Rammstein et Apocalyptica qui vont clôturer le festival d'été. Le même soir,、euh, le, toujours le 18 juillet que Soy Work, Death Angel, Mutiny Within et Schwachbuckle seront au Fofun e l e c t r i q u e Le vendredi 23 juillet, Megadeth, Slayer et Testament seront au Pavillon de la Jeunesse de Québec. Et le lendemain, ils seront dans, bien sûr, en vedette, e n vedette plutôt, au Heavy MTL, au parc Jean Drapeau, avec, aussi,、euh, Alice Cooper, Mastodon, Fear Factory, Cataclysm, Anvil, Rob Alford. Et ça se poursuit le dimanche de Heavy MTL, mais c'est pas mal moins intéressant,、euh, puisque on retrouve sur l'affiche,、euh, des formations comme c o i n Lamb of God,、euh, Five Finger Death Punch, Hate Breed,、euh, Winds of Plague, AtriU, In This Moment, Norman Jean, c'est pas vraiment intéressant, à part Rob Zombie et、uh, r e e Inches of Blood, et on a rajouté Airborne, euh,、um, et aussi Despised Icons, c'est vrai, ça, ça va être bon. Euh, mardi 3 août, The Summer Slaughter Tour s'arrête au Club Soda avec、euh, des formations Decapitated, The Faceless, All Shall Perish, The Red Cord, The Veil、vale、of Maya, Syphilic Carnage et trois autres groupes. Cynic sera au Café Campus le mercredi 4 août avec Intronaut et d i s t r i t m i a Pour les amateurs de Death, Jungle Rot seront au Petit Campus le jeudi 5 août. Slayer, Slayer, qu'est-ce que je raconte là? Exotus sera de retour au, à Montréal, au Fofon électrique, le mercredi 25 août, avec、euh, les formations Holy Grail et Bonded by Blood. Dimanche 12 septembre, je l'ai annoncé un peu plus tôt, Catatonia sera au Petit Campus, avec, e、euh, n première partie Orphanland, ça, ça va être bon, et、euh, Swallow the Sun, ça, ça sera vraiment pas bon.、Euh, samedi 18 septembre, c a m e l o t sera au Club Soda, Avec、euh, Levi et Blackguard. Dimanche 3 octobre, i m m o l a t i o n Vader et trois autres groupes seront au Fofun é l e c t r i q u e Le mercredi 20 octobre, Nevermore, Warbringer et deux autres groupes seront au Fofun é l e c t r i q u e Je l'annonçais aussi tout à l'heure, mais ça, ça va vraiment être bon. EPK sera au Club s o d a le dimanche 21 novembre. Et finalement, pour les amateurs de Thrash,、euh, Forbidden, Evil, Gamma Bomb et Bundled by Blood seront au Fofun le lundi 22 novembre. 20h29, vous êtes à l'émission La Brique et le Fanal, la seule émission de CFU e o consacrée au métal mélodique, au métal progressif, ainsi qu'au power metal, et c'est Alain Lefebvre qui vous accompagne comme ça en musique jusqu'à 21h, pour encore une trentaine de minutes, pendant lesquelles on va entendre, entre autres, on va entendre t r i p t y c o n on va entendre Dissection, on va entendre、euh, Dimu m Borgir, mais tout de suite, on va poursuivre avec、euh, un extrait de mon album préféré ces temps-ci. Je parle de la l bande Cathedral, The Guessing Game. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la seule station à diffuser du métal à Trois-Rivières. C'est faux! 89 FM! Around the sun, darkness guides your marathon. I see people everywhere, cold love and cold thoughts they share. Live your life in a c o f f i n How much death can you cram in? Greedy man is worth hungry. Orgasms are to others' misery. you The sun, darkness guides your marathon. I see people everywhere, cold love and cold thoughts they share. are fed, How much death can you cry? Made e in man is worth hungry, orgasms are to t h e r s misery. Shit.、Yeah.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 C'est fou ça. Musicien. 84, 85, 85, oh, oh, oh. Oh. My Section avec God of Forbidden Light, c'est une pièce qui est tirée de leur troisième et dernier album, m a l i g n e Chaos, paru en 2006. Juste avant ça, on a entendu Dimo Borgir avec Morning Palace, qui ouvre leur album Antron Darkness Triumphant de、euh, 1997. On a aussi entendu t r i p t y c o n avec My Pain, pièce、euh, assez douce qu'on retrouve sur leur premier album, qui est paru il y a quelques semaines, et p a t r i s t a Daimonis, qui est vraiment très bon. Dans le genre. Et au début du blog, on a entendu Cathedral avec The Running Man. C'est une des très, très bonnes pièces tirées de ce véritable petit chef-d'œuvre qui est leur nouvel album The Guessing Game qui est paru il y a quelques semaines. 20h55, l'émission s'achève et c'est déjà tout pour la brique et le fanal, pour moi du moins.、Euh, mes amis, le Dr. Pendragon et Sinistros vont suivre dans quelques minutes avec l'émission Réanimation.、Euh, c'est la dernière avant le mois d'août, donc,、euh, gâtez-vous. Je vous laisse avec une dernière pièce, une pièce、euh, du John Oliva Spain tirée de leur、euh, tout nouvel album intitulé Festival et dont je vais vous parler plus en détail. Vendredi prochain, l'émission A c l a s s i q u e je vais vous en faire une présentation complète. On va donc se laisser en écoutant la pièce qui ouvre le disque, l i z a Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Je vous donne rendez-vous à, à 19h mardi prochain pour une autre émission la brique et le fanal, mais cette fois-là en compagnie de Michel Proux qui va reprendre sa place à la barre de l'émission pour une dixième année d'affilée. Quant à moi, je vous retrouve vendredi pour A c l a s s i q u e à midi pile. Bonne semaine.